La mise en honneur est assurée par Dorine Ouimana et Eric Ouimana. Nous sommes jeudi 22 mai 2019. Bienvenue à cette édition de la mi-journée. dont voici tout d'abord les principaux titres. Un militaire a été tué la nuit de son mercredi sur la route. Bujumbura Chibito qui est au niveau de la localité de Muzinda à Le ministère de la sécurité publique explique qu'il s'agit de la légitime défense d'un agent de transmission du procureur de la République à Bobanza. Vous entendrez les détails tout à l'heure. Et le métier de taxi-vélo, pourtant utile pour ceux qui le pratiquent et des défis. Les conducteurs de vélo regrettent des contributions qui leur sont exigées et qu'il qualifie des normes. Les détails, il y a tout à l'heure, les bureau de cinq ministères qui sont à déménager dans la province Guitégao, où se trouve la capitale politique, sont tous prêts. Le ministre des Travaux publics vient de l'affirmer à l'Assemblée nationale, où il répond aux questions orales des élus du peuple. À Lumongue l'on parle de l'arrêt de transport sur l'axe reliant à et à la province Bouloulis. Les transporteurs dénoncent la maison du gouverneur de Lumongue qui réduit le ticket de, de transport de 3 500 à 3 000 francs burundais sur cette distance. Voilà pour les grands titres. Rebonjour. Oh Je vous le disais tout à l'heure, un militaire du, 5, du 47e bataillon amisom est mort fusillé la nuit de sommet crédit par un agent de transmission du procureur de la République à Boubanzam. Caporal Alexis Ndirokoubgaïo est mort en légitime défense après être gravement injurié, tout en injuriant même le procureur, explique le ministère de la Sécurité publique. Pian est porte parole de son ministère, euh, poursuit que le, pour... que le policier a été battu et désarmé par son militaire qui, en civil, conduisait un véhicule le probox avec des clients alors que le policier et le procureur de... le... lui demandaient pourquoi. Il se met conduisait sur la voie publique. Le corps du militaire a été évacué par le commandant du camp Moudinda et le procureur vers la, euh, procureur vers la morgue de Bujumbura. Toutefois, Pierre Nghoulkié dit que d'autres enquêtes sont en cours. Toujours en cette province, c'est Les usagers de la route nationale numéro 5, bujumbura Chibitoke déplorent les cas d'accidents de roulage qui deviennent de plus en plus intenses. Il précise que la cause principale est l'excès de vitesse des véhicules et il demande aux autorités de résoudre ce problème et d'y mettre des dodanes et de signaux routiers afin de limiter les dégâts. De la déministrateur de leur commune, Gihanga, explique que la société qui est en train de réhabiliter cette route est déjà avertie qu'ils devront poser des dodanes avant de terminer leurs travaux. Caritas la correspondance. Les usagers de la RN5, la route Boujoumoura-Tchibitoké, sur la des cas d'accidents de roulage qui deviennent de plus en plus nombreux, suite à un excès de vitesse des véhicules qui empruntent cette route, lui demandent que dans cette route en cours de réhabilitation, on y pose des dodanes et des signaux routiers afin de contraindre aux chauffeurs de diminuer la vitesse à certains endroits comme tout près des écoles, des églises, des marchés et des parkings. Cet habitant de la colline de Kaguema déplore les cas d'accident. Et le d'installer de, des dôdns et des signaux routiers ou des pancartes sur cette route demande également à la police d'être vigilante afin de sanctionner les chauffeurs qui dépassent les vitesses autorisées. De son côté, l'administrateur de la commune Guyanga tranquillise et précise qu'il a déjà demandé à ceux qui sont en train de réhabiliter cette route de mettre des dodanes afin de limiter les dégâts. Nous avons vraiment lancé des à l'endroit où ceux qui sont entrés pour faire cette route qu'on puisse envisager des dodas afin de pouvoir à limiter ces cas d'accident. Je crois que on va le faire Également, nous avons contacté la police afin que la police puisse contrôler la circulation routière surtout pour ce qui excès de vitesse. Une personne est morte ce mardi percutée par un véhicule de marque Probox qui venait de la province de Chibitoke vers Oujumbura et qui roulait à très grande vitesse selon les témoins sur place à Giyanga. Cet accident a eu lieu entre la 6e et la 7e transversale à Dans l'après-midi de ce mardi, Spes Caritas Merci, Spes Caritas Kabanyana, parlant gouvernance à présent, La charte de la vie, l'inflation euh, et le pouvoir d'achat doivent être la préoccupation de l'État, selon Dikomana, directeur national de la PARSEM. Au cours d'un point de presse de ce jeudi sur l'inflation, c'est ONG Locara a mis l'accent sur des défis à relever, le tarissement des devises y compris, pour faire face à cette inflation. Suivez plutôt Forstande Mana dans ses propos recueillis par Rivari tanzeko Il y a d'abord l'offre alimentaire. Il y a une grande disproportion entre la croissance de la population et l'augmentation de l'offre alimentaire. Nous sommes déficitaires au niveau de l'offre alimentaire. Imaginez-vous pour certaines années alimentaires, la production de 1990, c'est la même chose que la production actuelle. Alors qu'en 1990, on était à 4 millions. Aujourd'hui, on est à plus de 10 millions. L'énergie, la crise de l'énergie au Brun. Si nous ne faisons, si faisons pas attendre le carburant, la de la du carburant, ça a arrêté. Même l'usage du charbon aujourd'hui avec le coût sur la déforestation à Macara. Même le transport c'est difficile, le coût est énorme. Troisièmement c'est le niveau des taxes. La grande part des ressources budgétaires sont les taxes. Imaginez-vous alors une économie à court d'investissement, à court de croissance. 0,5% de croissance et l'augmentation des taxes pour renflouer le budget de l'État. Pour parier au manque à gagner à l'arrêt de la coopération, qu'est-ce que ça va donner? L'enclavement du Burundi. En habitant dans Dar si nous venons de Dar es au Burundi, nous devons encore ajouter le coût du transport de Dar es à Boujou ou de Bombassa à Boujou. Est-ce qu'on a pris des stratégies pour amoindrir ces coûts, pour les minimiser? Les phénomènes monétaires, l'actuellement, des taux d'intérêt bancaires, c'est répété sur les coûts, la cité des taux d'intérêt bancaires, la pénurie criante des devises. Sur le marché des billets de change, le dollar est actuellement à 3 000. Imaginez-vous les importateurs qui vont importer les marchandises à un dollar à 3 000. Combien d'opérateurs économiques qui accèdent aux devises de la Banque Centrale Le financement budgétaire, ce cours de financement budgétaire, on recourt à la planche à billets. Des fois. Demande des crédits à la Banque Centrale qui ne sont pas embauchés. Ce qui fait augmenter extrêmement la masse monétaire en circulation. Et le coût de, de la mauvaise surveillance. surveillance. Et tu veux que la corruption est parmi les facteurs qui influencent les recommandations des prix. Les donations diverses dont subissent les opérateurs économiques, la corruption, les marchés publics. Des fois, auriez de choisir l'opérateur économique le moins 10 ans suite à la corruption Parlant toujours gouvernance, mais cette fois-ci, au nord-est du Burundi, la commune Mgakilo est la seule de cette commune que constitue la province Mouyinga à avoir réalisé choix des priorités du plan communal de développement communautaire valable pour les cinq ans à venir. L'équipe chargée de la planification commune Mgakilo termine ce jeudi l'élaboration de ce document avec l'appui de l'ONG Catholic Relief Services. Le reste des communes devront se référer au plan de 2014-2018 en attendant des appuis pour réaliser les plans actualisés conformément au programme national de développement dit le conseil économique du gouvernement de cette province correspondant signé du Donin -Zeyman. Après les phases de collecte et analyse des données relatives aux besoins de la communauté, l'équipe communale de planification à Mankiro se penche depuis mardi sur les discussions et réflexions thématiques. Appuyé par des cadres des services de concentre de la province et ceux de certains ministères, l'équipe de Mankiro clôture jeudi avec l'arbitrage des choix des priorités du plan communal de développement communautaire PCDC en sigle. C'est un outil de planification et d'orientation stratégique pour cinq à venir. Document qui sera validé par le conseil d'administration de la commune et le ministère en charge des finances et de la planification. La commune de Mouakiro est la seule à avoir franchi cette étape sur les sept communes de la province Mouyinga. Le processus d'élaboration du plan demande beaucoup de fonds. La commune de Mouakiro a été appuyée par l'organisation CRS. Une enveloppe de plus de 50 millions d'offres a été débloquée. Les projets exécutés dans une commune doivent se référer au plan communal de développement communautaire. Pour les instant, les communes non dotées de plans communaux de développement troisième génération continueront à exécuter des projets non exécutés avec les plans en vigueur de 2014 à 2018 et en référence au plan national de développement de 2018 à 2027. Badel Jumaine, conseil économique du gouverneur de la province Moyinga, indique que l'administration recherche les partenaires pour appuyer les communes restantes de Dieu Diodone Nzeïmana pour la radio Isanganiro. Merci, Diodone Nzeïmana Mana pour cette correspondance. Après une courte pause, on va passer à page transport. La radio de À 13 h minutes dans les studio de la radio Isanganero, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganero.org, mais également en live sur Facebook. Allez sur Facebook, écrivez Isanganero Burundi et n'oubliez pas de like. Je vous le disais en titre, le métier de taxi vélo peut contribuer à la réalisation de quelques petits projets de développement L'explication est de l'un des conducteurs de vélo en mairie de Bujumbura n'ayant moins son conducteur de vélo, de même que ses collègues, déplorent des cotisations irrégulières qui leur sont exigées et dont ils ne savent pas la destination. Lies, reportage. Nous sommes au parking des taxis vélos se trouvant à la gare dans la zone urbaine de Nangoa. Jean-Claude Douaye est un conducteur de vélo. Il fait savoir qu'il a commencé ce travail après son mariage. Avant d'être conducteur de taxi vélo, j'étais un domestique. Après je me suis marié, je ne pouvais pas continuer à être domestique en étant marié parce que ce n'était pas facile. Alors je me suis décidé de devenir conducteur de taxi vélo. À cette époque, c'était facile. On achetait une carte et un billet de stationnement et tu pouvais travailler librement. Le transport à vélo est un travail qui contribue à la réalisation de certains projets et vivre dignement comme l'indique son conducteur de vélo. Grâce à ce métier, je peux m'en nourrir, moi et ma famille. Je peux réaliser certains projets. Puisque je viens de l'intérieur du pays, ma femme est dans une association. Je lui envoie de l'argent pour contribuer dans l'association. Je peux même épargner une somme qui peut me permettre d'acheter de petits bétails. Entre autres défis auxquels font face les conducteurs des vélos figurent les multiples cotisations dont ils sont obligés de s'acquitter, comme le précise Jean-Claude Douailleau. Nous payons de l'argent dont on ne connaît pas l'utilité. Parfois, on nous dit que ce sont des frais de stationnement. Il y a une somme de 100 francs qui est exigée et encore plus, il y a une collecte d'une somme de 1000 francs. On dit qu'il s'agit d'une cotisation destinée à la réparation de la route. Mais ce qui est inquiétant est que toutes ces cotisations sont collectées sans qu'on sache où elles sont acheminées. Personne n'indique la destination de cet argent. Nous payons également une somme de 2000 francs par mois qui est destinée à la mairie. Si vous ne payez pas, il y a des Gens chargés de la sécurité qui vous arrêtent. Tu ne peux pas échapper à leur vigilance dans tous les quartiers. Ces transporteurs à vélo estiment également que l'interdiction de travailler au-delà de 18 heures est souvent objet de malentendus avec des agents de sécurité. Merci Liès. Yes. Le transport en voiture de Lumongue à Buruli est en point mort depuis ce jeudi matin. Les conducteurs rencontrés au parking de Lumongue disent un sujet contre la maison du gouvernement de Bruli. Une mesure prise au terme d'une réunion avec ses conducteurs fixant le ticket de transport à 3000 francs burundais au lieu de 3500 burundais payés avant. C'est la correspondance qui nous avait été préparée par Jean-Pierre Missago. Si jamais il arrive euh, avant que je ne quitte le studio, la promesse est de vous le balancer. Toujours au sud du pays, l'obtention de microcrédits auprès des associations villageoises et communautaires permet à la population de satisfaire à leurs projets de développement. Néanmoins, ceux de la province de Makamba avancent des défis auxquels ils font face, à savoir que certains d'entre eux ne remboursent leurs dettes à temps, L'administration provinciale demande aux responsables de ces microfinances de collaborer avec l'administration pour éradiquer des cas de non-remboursement. Jérôme Hakidiman. Comme certains des bénéficiaires de cette microfinance Twitter l'ont indiqué dans une réunion conjointe avec la directrice et les administratifs des quatre communes de cette province où cette microfinance œuvre jusqu'à maintenant, ils disent être satisfaits de leur état de développement depuis qu'ils obtiennent des microcrédits dans cette microfinance. Les crédits qu'ils reçoivent sont ceux avalisés mutuellement par tous les composants de l'association villageoise communautaire. Néanmoins, le montant en retard de remboursement est d'un peu plus de 221 millions, comme l'affirme Philemon Néali-Lizoua, la directrice de cette microfinance. Sur ce, le conseiller provincial qui était dans cette réunion dit selon lui que c'est un défi. À part de ceux qui n'ont pas encore remboursé suite aux conditions naturelles qui ont menacé les rechamps ou les cas du bétail pour les éleveurs, comme l'expliquent les représentants communaux des groupements, existe aussi ceux qui Remboursé pas sans motif. Celui-là qui avait représenté la province demande des hôtels et microfinances de collaborer avec l'administration. Le montant en cours de circulation dans cette province dépasse un peu 1 milliard. Depuis Makamba, Jérôme Akizimana, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Akizimana. Les bureaux où vont oeuvrer Pardon, cinq militaires qui vont bientôt déménager vers le capital, la capitale politique Guitéga sont déjà prêts. Affirmation du ministre des travaux publics et l'aménagement public et du transport qui se trouve ce jeudi devant les membres de l'Assemblée nationale. Pour les questions orales, jean Bosco Nounzguenimane renseigne que des correspondances ont été adressées au ministère concerné pour demander le début du processus de déménagement. L'homme montre de l'autre côté que l'élément n'est pas prêt. Tout de suite, reportage. À la source, reportage. Certains cultivateurs de tomates de la commune en commune Lugombo de la province qui disent que cette culture leur fait vivre. Cependant, des défis auxquels les, les défis auxquels ils font face sont entre autres des insecticides qui sont difficiles à trouver ainsi que l'insuffisance de marché pour l'écoulement de leur production. Pendant la saison de récolte, le conseil économique du gouverneur de la province de Chibitoke demande à ses cultivateurs d'étendre plutôt leur marché d'écoulement sur d'autres provinces du pays. Vétine Botoyi s'est rendu sur terrain sans reportage à la source. Bilango Nestor est l'un des cultivateurs de tomates. Nous l'avons rencontré sur son champ de tomates d'une étendue de 126 m sur 30 m, situé sur la colline Mounica 1 de la zone commune Rugombo en province de Chibitooke. Certaines de ces tomates sont couvertes de fleurs, d'autres portent de tomates cerises. Tout son champ est paillé. De plus, à chaque pied de tomate, il y a un petit arbre qui soutient celle-ci. Nestor Wilangoye indique que la culture des tomates lui fait vivre. Il explique que grâce à cette culture, il est capable de scolariser ses enfants. Un autre ajoute qu'en plus de nourrir sa famille, il a déjà construit une maison grâce à celle-ci. Cependant, ses cultivateurs des tomates précisent qu'un des défis auxquels ils font face est que les insecticides sont chers et difficiles à trouver car ils sont obligés de se rendre en ville de Bujumbura pour pouvoir s'en procurer. Autre chose est que pendant la saison de la récolte de ces tomates, ils déplorent que c'est pénible d'écouler toute leur production ce qui engendre des pertes énormes. Le conseiller économique du gouverneur de Chibitoki Ruben Tubirabe, affirme que dans cette province, les tomates se cultivent en abondance et demande à ses cultivateurs d'étendre plutôt leur marché d'écoulement sur toutes les provinces du pays. La province de Chibitoki produit beaucoup de tomates, et surtout dans les communes de Rugombo, Uganda et Mugina. Le marché que nous disposons se trouve au niveau de Bujumbura et d'autres provinces du pays. Donc, la population doit apprendre à vendre les productions dans d'autres provinces frontalières avec la province de chivito où là où on ne cultive pas de tomates. La situation est ainsi au moment où l'unité de transformation des tomates qui a été implantée dans la commune Erugombo pour pallier à cette insuffisance des marchés d'écoulement n'a jamais été fonctionnelle, selon les dires des habitants de cette localité. Merci, Vestine Boutoui. Je reviens sur l'information en rapport avec le ministère. Les bureaux où vont œuvrer cinq ministères qui vont bientôt déménager vers la capitale politique et Guitega sont déjà prêts. Affirmation du ministre des Travaux publics et l'aménagement public du territoire et du transport qui se trouve ce jeudi devant les membres de l'Assemblée nationale pour les questions orales. Jean-Boscon Hunzgueni Manar enseigne que des correspondances ont été adressées au ministère concerné pour demander le début du processus de déménagement. Suivez-le. Il est traduit en français par Aimé Richard. Bonjour. Il y avait un projet de construction des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. On a travaillé sur ce projet depuis 2016. Nous avançons quand même car nous avons des promesses de la Chine pour construire ces bâtiments ainsi que d'autres qui abriteront des services de l'État. Dernièrement, différentes délégations sont venues pour visiter les lieux. On nous a promis cet argent. Le représentant du gouvernement indien ayant son siège à Kampala est venu lui-même ici pour produire une note à présenter à son gouvernement. Nous avons reçu une correspondance qui nous certifie que cette dette nous sera accordée une somme aussi importante. Nous allons signer cet accord de crédit. Dans les jours à venir, avec le ministre des Finances, nous nous préparons à aller signer cet accord. Nous sommes convenus lors de la retraite gouvernementale que c'est un travail à réaliser dans les plus brefs délais. Le ministre des Travaux publics jean Bosco a traduit en français par Aimé Richard Niongou, le bien voilà, c'est par cet élément que nous mettons pour final à cette édition Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Dorine Ouimana pour la mise en onde. Deli Nibel a jeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.